Activités 2 et 4 Auberge de jeunesse d'Annecy, bonjour. Bonjour. Je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain Nous sommes deux. Samedi prochain. Le 6, je regarde. Ah, il y a encore une chambre à quatre lits. Vous restez combien de temps De nuit. De nuit. Oui, c'est possible. Quel est le prix par personne 20,40 euros par jour et par personne. Le petit-déjeuner est inclus Oui, petit-déjeuner et drap s inclus dans le prix. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre Il y a un lavabo et une douche dans la chambre. Les toilettes sont à l'étage. Bon, c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent Pardon Est-ce que vous avez la carte d'adhérent Oui, bien sûr. Votre nom Lucie Durel. D-U-R-E-L. Lucie Durel. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 6, dans une chambre à quatre lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.